Seul doigt je joue cette aile-là, où qu'un violon le chante au fond d'une cour. Alors je crois entendre tout un orchestre qui joue pour moi, car tout le monde a sa chanson. De l'hiver se couvre de fleurs Le ciel devient bleu Comme si les oiseaux étaient de retour Et je crois nous revoir Dansant tous les deux Riant tous les deux En écoutant notre chanson d'amour Et pourtant je sais bien que tout est fini Depuis déjà bien longtemps, quelquefois le bonheur de toute une vie ne dure qu'un printemps. Si cette mélodie fait battre le cœur d'autres amoureux, pour eux je prie le ciel qu'il sème toujours.